Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa, dé... pour sa chronique du jeudi matin sur RGM que j'ai intitulée « Démocratie et technocratie ». La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, au moins pour le peuple et par le peuple. Dans notre pays, il n'y a pas ou peu de démocratie directe, sauf aux élections présidentielles, législatives et locales. Pour autant, ce processus démocratique est biaisé puisque les citoyens ont l'impression d'élire un monarque pour cinq ans et des députés gaudillots. Leur rôle législatif se bornant à approuver des tests qui leur sont soumis par un gouvernement qui aspire à tout diriger et régner sans partage. Ce qui n'est pas le cas localement, quoi qu'on en dise. Le seul contre-pouvoir ne peut que s'exprimer que dans la rue, le Parlement étant sous tutelle de leur parti et du gouvernement. Les médias ont peu de marge de manœuvre pour faire entendre la voix des citoyens, d'autant plus que des lobbies influents dictent leurs décisions au pouvoir en place et aux médias qui sont plus ou moins, plutôt plus que moins, dépendants du pouvoir économique ». S'agit-il essentiellement d'un travers de la Ve République C'est ce que l'on dit, qui conduit à une situation aussi contestable, aussi peu démocratique. Ben, pas seulement. D'autres facteurs entrent en jeu. La démobilisation citoyenne. On délègue à des élus notre pouvoir de citoyens sans véritablement les contrôler sur ce qu'ils font. Lorsqu'ils rendent compte, c'est quelquefois pour admettre leur impuissance à changer le cours des choses. Les élus, quelle que soit leur place, leur parti et leur rôle, n'ont-ils pas démissionné En ce sens qu'ils ont renoncé à avoir un esprit critique, démocratique et une opposition à des projets de loi qui vont à l'encontre des intérêts du plus grand nombre, ou pire encore, s'opposent aux droits fondamentaux des personnes à liberté d'expression, à l'intérêt du plus grand nombre pour ne retenir que celui des puissants et des nantis. On peut, on doit poser la question, s'interroger sur cet aspect des choses. Par ailleurs, un véritable pouvoir technocratique se met en place avec des cadres surpayés et des bureaux d'études censés apporter des solutions qui sont déjà concoctées par ailleurs. Ceci à grands frais pour la collectivité. On en connaît des exemples. La suppression des services publics a favorisé, tout ou moins renforcé une situation dans laquelle il n'est plus question de satisfaire les besoins d'une population, mais bien celle de clients capables de payer, et pourquoi pas le prix fort, pour un service plus ou moins efficient. Nous sommes sous le règne des lobbies, relayés par une technocratie particulièrement efficace, pas seulement celle qui règne à Bruxelles, et qui dicte sa loi, y compris aux élus, au-delà au des citoyens. Mais qui sont donc ces technocrates qui gèrent notre société, et par là même notre vie au quotidien, déterminant ce qui est, selon eux, bon pour nous en attendant que l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, prenne en partie du moins le relais pour mieux nous contrôler et nous asservir. En fait, ils sont partout, ces technocrates, porteurs d'une néo idéologie du néolibérale dans laquelle le marché est souverain. L'aspect financier primordial, les besoins des populations passent au second rang, y compris dans le domaine de la santé. Pour exemple, la gestion des hôpitaux avec la qu'elle de lits, la centralisation de l'offre de soins et des urgences, la suppression de personnel alors que les hôpitaux sont déjà en difficulté, en grande difficulté dirais-je. L'objectif recherché étant les économies au détriment des populations les plus éloignées et les plus vulnérables. Mais cet exemple est caractéristique de ce qui se passe à l'hôpital de Remiremont. Mais ce n'est certes pas le seul. Cette volonté d'économiser, de restructurer et diriger les profits vers le haut traverse notre, toute notre société avec une recentralisation des moyens de production et d'échange, avec des structures administratives gigantesques et des cadres tout-puissants et souvent, je le rappelle, surpayés. Les grandes régions, les grandes com contribuent à éloigner les citoyens des centres de décision produisent des tensions et l'effarement des citoyens qui ne comprennent plus rien à la vie publique. Mais n'est-ce pas le but recherché Certains gèrent pour nous, souvent dépit du simple bon sens. L'expression populaire devient quantité négligeable. Des exemples concernant le mobilier urbain, les carrefours en particulier, et euh, les officines privées piégeant les automobilistes, sont souvent cités, avec le risque de voir s'installer une dictature technocratique sournoise dans laquelle l'humain n'a plus sa place, n'a sa place que selon sa, sa dimension économique, du moins. Est-ce ces sociétés que nous voulons Certes non, la plupart des citoyens sont révoltés par cette façon dite macronienne d'agir à leur égard. Et cela se traduit par des votes à l'extrême droite, Pour des leaders politiques qui veulent en fait s'emparer à leur profit de ces pouvoirs technocratiques construits par des gouvernements libéraux ou dits social-démocrates. Ce n'est donc pas une, des préoccupations populistes qui les animent, mais bien une prise de pouvoir et la division en dressant les populations les unes contre les autres. On est loin... Bien loin des idées post-68-ardes de décentralisation, d'autogestion, de démocratie, que l'on décrit, décrit plutôt comme participative, sa définition, la mode. Certes, les acteurs de la société civile réagissent et instaurent ou veulent instaurer davantage de démocratie directe, mais leur expression a du mal à se faire entendre. Pour terminer, je rappellerai une citation et d'un directeur de caisse primaire d'assurance maladie sous forme d'affichette dans son bureau, la dictature c'est « tais-toi », la démocratie c'est « cause toujours ». C'est dire la culture entrepreneuriale de nos cadres supérieurs dont l'expression est le « ménagement » est la même qu'il s'agisse de production industrielle ou de sociale. L'humain n'est certes pas au centre de leurs préoccupations. Et c'est eux qui finalement influent influent directement par un gouvernement ou influent auprès des élus et auprès de la population. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.